et par Sacha Lefebvre, illustrateur. Pour tous vos besoins en imagerie, logo et infographie, c'est Sacha Lefebvre, le spécialiste. Communiquez avec lui au sachalefebvre.daporfolio.com et il saura mettre votre imaginaire en dessin. Sacha Lefebvre, illustrateur. Amateurs d'hockey, bienvenue. L'émission en jeu débute avec vos animateurs, J.B. Gagné et Jerry Godbout. Salut tout le monde, bienvenue dans hors jeu. Jean-Benoît Gagné, votre animateur JB pour... Euh, ben, je pensais vous dire les intimes, mais en fait, c'est pour tout le monde. Et euh, je suis accompagné encore une fois aujourd'hui de mon comparse de toujours, Jerry Goodboo. Hey, hey, hey, salut, ça va? Ça, oui, ça va bien, toi? Euh oui. Épisode numéro 11 de hors jeu. Daniel Fredson, coucouz-vous ou encore, pour les, les, ceux qui connaissent vraiment le hockey, vont reconnaître Tony Tenty. Tony Tenty? Oui, que a joué en 1982 <rire> avec les Blackhawks de Chicago. Je me suis dit, je vais sortir le nom oh, le plus fruité possible. Donc, Tony Tenty, euh, on le salue. Lui, ça... lui qui nous écoute avec sa femme, ses trois enfants, <rire> pendant ça... qu'il passe euh, le, le, le tracteur à pelouse. Ça fait la, la petite gomme Tony Tenty? Tony Tenty! <rire> Donc, on, on euh... le salue. <rire> je... Hey, ça va bien, Jerry? Ah eh oui, ça va bien. Moi, tu me parles l'émission avec Tony Tanty, là, je suis tout déjà perdu. Là, ça. <rire> ça montre le ton de l'émission de cette semaine. Ah. Euh, oui, on est en forme. On enregistre en plein lundi après-midi. Euh, Qu'est-ce qu'on a vécu dans les derniers temps avec le Canadien de Montréal? On a vécu des défaites plates euh, contre des équipes de Bouette et, je me permets, des équipes de marde. Et, et la dernière victoire, c'est lors du dernier match en tir de barrage contre les Maple Leafs de Toronto. Ça sera d'ailleurs une équipe qui va revenir beaucoup dans les sujets euh, d'aujourd'hui sur l'émission. Pourquoi je vous statue ça un petit peu? Ben, parce que ça nous positionne déjà direct de même en partant sur le premier sujet de l'émission. Moi, je veux savoir, euh, Tony... Je... Euh, pas, pas Tony. <rire> Tony. <rire> on, on prend l'appel des Tony, s'il vous plaît. Euh, donc, je veux savoir, Jerry... Euh, Comment ça se fait que le Canadien perd tout le temps contre les clubs de merde, puis gagne tout le temps contre les bons clubs? Qu'est-ce qui se passe avec cette équipe-là? Je veux comprendre. Moi, j'ai entendu quelque part euh, quelqu'un qui soulevait la question pour, « Pourquoi la, la même question que toi? » et j'avais entendu la réponse suivante. Le Canadien est égal à l'équipe qu'elle affronte. C'est quasiment vrai, dans le sens que ça leur arrive de jouer contre des équipes mettons contre Chicago, euh, Penguin, ils, ils vont être dans le game jusqu'à la fin, mais ils vont jouer contre le Buffalo, les Oilers Toronto, puis ils en euh, je pense c'est comment je pourrais dire je sais pas si c'est une question de préparation sais tu ils euh, prennent à la légère euh, quoi qu'après 4 games perdus contre des équipes de merde, je prendrais pas aucune équipe à la légère si c'est le cas Euh, sinon, moi, je pense que c'est une genre de question qu'on pourrait. Faut être dans la chambre pour comprendre. T'sais, y a-t-il quelque chose qui se passe euh, Moi, d'après moi, c'est peut-être une question de les prendre à légère. Mais le Canadien en arrache, en attaque. Mais c'est pas la job du coach ça, ou encore le des leaders de ton équipe de, de, de s'assurer qu'il n'y a personne qui prend aucune équipe à la légère. Totalement. Puis c'est pour ça que je dis que présentement, à Montréal, il n'y a aucun capitaine. Puis ceux qui nous disent que Patcherity est le prochain capitaine, ben, je pense pas. Ben, ça va like probablement. Ouais, mais, mais en tout moi, je suis pas, pas tellement d'accord avec Patcherity, j'en ai déjà parlé. C'est le genre de gars que, quand ça va bien, ça va bien, mais c'est pas lui qui va changer un bout, c'est pas lui qui va faire les choses en conséquence de ramener une équipe. Il est là quand ça va bien, mais quand ça va pas bien, c'est genre... Je suis parti pour le comparer une coquerelle, mais c'est un peu ça, genre, quand tu les biens, lui, il s'offre... Oh, oh. T'sais, il est parti, là. il est allé se cacher en dessous d'un divan c'est un peu ça Pat Charity, je ne l'ai jamais vu jusqu'à maintenant avec le Canadien de Montréal prendre la pression sur ses épaules il a toujours fallu qu'il y ait quelqu'un d'autre qui aille allumer l'étincelle le, le, le, le, pour leur décoller quand lui ça allait mal ou quand l'équipe ça allait mal il me semble que ça n'a jamais été lui qui s'est porté en avant des autres pour dire ok c'est bon on y va, là. je prends la charge, c'est moi qui vais y aller marquer le gros but qui va nous relancer plus ou moins. C'est peut-être moi qui ai une perception négative du gars, peut-être. Pas en tout, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'ai de la misère avec le fait d'étiqueter Patcher déjà comme un capitaine. Je trouve pas que c'est un capitaine. Puis, chez Pis moi, des roches, si vous voulez, là, mais pour vrai, je trouve qu'il y a aucun... Euh, je le ressens pas genre comme capitaine. Puis ceux qui le comparent à Jean Bélévaux, là, regarde, vous avez bien le droit, là, mais sérieusement, yo a... Aucune graine de Jean Billy en Max Patcherelli. Je veux dire, c'est deux classes totalement à part. Euh, tu sais, oui, le gars, il est bon. Le, le gars, une bonne saison, mais j'ai l'impression qu'il n'y a aucun effort. Bon, dans la Chambre, ça, je ne peux pas savoir parce que je ne suis pas là. là. Puis, on, venir... on rappelle que tu as refusé un contrat de trois ans il y a quelques années de ça. Tu trouvais que l'équipe, ça ne marchait pas à ton goût. Puis, tu as dit, moi et mon leadership, je le garde pour chez nous. Je suis un peu égoïste là-dessus. <rire> On mais... <rire> <rire> mais sinon aussi pour venir au coach euh, oui c'est sa job mais en même temps là, là je pense que c'est plus une question de perception moi un coach c'est là pour encadrer les joueurs mais c'est pas là non plus pour tu sais c'est comme je te dirais euh, mettons qu'on aura un capitaine puis que le coach va voir le capitaine hey, c'est parce qu'il faudrait que tu brasses tes joueurs un peu tu sais Ah, mais un coach là, qui rentre dans la chambre à coup de Callie Cliss, puis. Ah ouais, la bouteille de Gatorade dans le mur, puis tu sais, wake up les gars. Michel Terrien fait -tu ça, y est-tu prêt à aller jusque-là ou il euh, essaie trop d'être friendly avec ses vétérans? Ben, je pense que c'est pas nécessairement ça, c'est juste que. Avec, on s'entend que l'équipe va bien pareil, là, même s'il y a des défaites contre des clubs de merde, l'équipe est quand même dans un très haut dans le classement, ce qui fait que. Moi, je pense que ça serait mal placé de péter une coche de main. C'est sûr que c'est le genre d'affaire que tu fais dans la salle de visionnement. Regardez la game là, au complet, là. Puis dites-moi, c'est quoi le problème, tu sais? Moi, je la referais, jouer au complet la game. Puis, regardez-vous jouer, là. Puis dites-moi si vous avez aimé ça. Moi, je mettrais un commentaire de, de, de, de Pierre Rode en plus. Juste pour être sûr que ça soit vraiment ah ouais. chiant, les joueurs, là. <rire> mettra pas la gang de la radio, mais mais non, non, cas... ça va être vraiment chier. Ah ouais de la gang d'RDS, c'est commentaire commentaires. Les gars ne comprendront rien en plus, ça, ça va être cœur. <rire> mais ouais, en tout cas, ça c'est. Je sais pas. Je pense que c'est pas nécessairement la job. C'est sûr que bon, mettons à Toronto, mettons, là, je pense que moi être coach, j'aurais pété une coupe de Gatorade sur une tu sais. Mais euh, à Montréal, je pense que c'est pas la job à terrien en ce moment de péter une coche. Mais c'est plus aux joueurs de se lever ou qu'il y en ait un dans la qui fait « Crème, les boys, euh, Les ont On est-tu capable de battre ça, tu penses? Mais ça, en même temps, de l'autre côté, l'équipe qui est en bas de classement, il y a comme un, un petit quelque chose aussi qui, tu sais, on, on veut battre une équipe qui est en haut classement. Tu sais, le Canadien, c'est pas compliqué. Là, moi, je pense que c'est assez facile de voir comment jouer contre eux pour être capable des, en, super, en En power play là, Bloc Souban, Bloc Markov, t'es correct. Sinon, tes euh, gros joueurs comme Plekanec, tu y fonces dedans, il passera pas. Patcher Eddy, euh, tu coupes le, le tir, je sais pas. Peut-être que défensive. Jouer, dans le fond, défensivement contre le Canadien, peut-être plus simple aussi. Parce que, les Canadiens sont quoi sont... Son premier en dans l'Est, 76 points égalité avec Tampa Bay à 55 matchs. Euh, on a trois matchs en main sur Tampa Bay. qui en a 58. Mais moi, c'est parce que je me dis il reste moins de 30 matchs. Là. Si tu n'as pas la motivation des séries, là, du coin de l'œil, tu dis « oui, ok c'est demain là, que je regarde, c'est la prochaine game », mais dans le fin fond, là, les gars, ils pensent aux séries. Si ça, ce n'est pas assez pour te motiver d'aller chercher le deux points facile contre les Hollers d'Edmonton, ou contre les sables de Buffalo, je peux pas comprendre qu'est-ce qui va te motiver, tu sais. C'est sûr. Mais d'abord, moi, c'est une question de les prendre à la légère, là, je dirais. dire. Puis, tu sais, je pense que c'est juste humain aussi, là. Je veux dire, moi, tout, dans une partie, je serais comme, baf. Hey, l'équipe joue comme des pee puis ils sont au dernier dans la ligue, là. Sauf qu'après, quand tu perds ton match contre une équipe de Pee-wee, mettons, là, la claque est peut-être plus dure, tu sais, mais je sais pas, c'est... Mon, quand mon, je mon, dis... mon chum Scotty, lui, dans le temps, euh, Scotty Bowman, tu sais moi je l'appelle Scotty, je, je la suis de notre famille, on est chums de même. Euh, ce qu'il faisait, c'est que, puis les, les anciens joueurs vont te le dire, euh, même après une victoire, là, le lendemain, ça se pouvait qu'il trince les gars. Il ne faut, faut pas se rendre jusque-là, mais je pense qu'il y, y a une juste mesure entre la petite table dans le dos, puis là, je garoche des bouteilles de Gallery dans le mur. Puis je ne sais pas si Michel Terriel, là, Mike, est-ce capable? Tu sais, de serrer à la vis une fois de temps en temps avec les vétérans. Parce qu'il y a bien beau dire à table d'autres, le show de, de chaise de cuisine, là, avec les autres coachs, qu'il faut que tu sois égal avec tous les joueurs, mais c'est pas vrai. Là. Avec les vétérans, ils ont bien plus de cordes. Puis Michel, terminé de la corde aux vétérans, il en donne. Il en donne, puis il en donne, puis il en donne. Ouais. Ben, il veut de son bord, ça, c'est sûr. Ben, à un donné, cette corde-là, il faut qu'elle sert à faire un nœud coulant aussi une fois de temps en temps pour euh, tordre le cou de quelqu'un. C'est les garder sur terre. Carrément. Mais il le fait-tu? Moi, je me pose la question. Je sais pas. Pour rien. Est-ce qu'un euh... coach qui va le faire, je veux pas qu'il le fasse à tous les matchs? Ça, là-dessus, c'est sûr que tu brûles ta technique, tu brûles, tu brûles tes affaires. Les... Après ça, les joueurs sont un peu impressionnés, et ça passe dans le banc, Ok, Je veux pas qu'il fasse ça à tous les matchs. C'est pas de même. La Ligue aujourd'hui, tu peux pas fonctionner comme ça. Sauf que, écoute, il y a eu un match contre les sables de Buffalo, tu le perds, tu dis, OK, on l'a échappé. La game d'après, quand t'es contre la Caroline, tu vois que le match, tu l'échappes. J'espère qu'en troisième, entre la 2 et la 3, j'espère que le coach, il rentre dans la chambre. Les gars de Raid, ça revole par-ci par-là. Les coups, de les, les, les petits sacs, les mots d'église. En ah vrai, ouais, ça se fait aller. Puis en troisième, les gars, même s'ils perdent le match, sortent avec le maximum d'énergie possible. Ce que je vois pas avec le Canadien. Non, des fois, c'est sans émotion. Puis on dit qu'ils qu abandonnent quand ils font waouh. Pas grave, on va passer au prochain match à 7-0, peut-être, mais quand c'est 2-1, abandonne pas en troisième période. Tu sais. oh, mais, combien de matchs chez Carey Price qui est qu sauvé euh, Attends, j'ai pas assez de doigts sur mes mains. <rire> mais non, en tout cas, ben, moi je pense que c'est une question de préparation. Il n'y a pas de capitaine dans l'équipe pour le moment. Euh, ça, c'est des facteurs qui peuvent peut-être jouer. Euh, pis, euh, je ne sais pas si j'avais entendu ça, là, mais. Il y avait une pratique à un moment donné, je pense, justement, c'était avant euh, avant première game contre Buffalo, ce qu'on l'a perdu. Hein. Ça a l'air qu'il y a des joueurs à la glace qui prenaient genre des selfies avec. Euh, ah, c'est la, la, la soirée du podcast qui euh, a ouais, qu okay, fait. qui ont passé la quote de, de Jean, Jean Perron. Perron. ouais. Puis, pour vrai, j'étais. Pour, pour une fois que j'étais d'accord avec Jean Perron, bah, ouais. je suis. Tabarouette! Je t'es un entraînement, même si tu joues contre Buffalo, même, peu importe l'équipe. T'es pas concentré à l'entraînement Oui, c'est pour faire plaisir aux fans. Puis je le comprends. Ouais, mais Sven, il a pris l'exemple de Kessel qui, qui protège. Là. Kessel l'a fait aussi. T'es au banc de pénalité, il y a une fille que t'allais prendre un selfie avec. Là. Il... <rire> ouais. C'était l'homme émotion. Ouais, c'est ça exact. Il était tellement comme heureux d'être là. là. <rire> ouais, mais en tout cas, je sais pas. Ça c'est pour moi, c'est comme je dis. Ça c'est un manque de, de de préparation. Puis en même temps. C'est un manque de sérieux. La préparation est peut-être là, côté physique, mais mentalement, tu clairement pas dans la game à ce moment-là. C'est ça. La, la, la game là, commence à l'entraînement pour le match. C'est là que tu commences à te préparer. Là. Puis C'est là que tu vois justement que Subban ne peut pas être capitaine de suite. Il n'est pas encore... Euh, je ne sais pas si... Ouais, c'est la nouvelle ligue aussi, là, mais en tout cas... Manque de préparation, c'est clair. Là. Moi, je dis que c'est ça. D'ailleurs, Sebène qui prend la défense de Ficassel. Tu en penses quoi ben, je suis quand même d'accord, tu sais, je suis euh, content de voir que même s'ils sont dans deux équipes rivales, je sais que c'est des grands chums, là, mais. Ouais, ils s'entraînent ensemble l'été. Euh. C'est ça, mais je suis content de voir le, le comment je peux dire, le, les liens que les joueurs ont quand même, même s'ils ne sont pas dans la même équipe sais, lâchez-les, tabarouette. Puis, honnêtement, moi, je trouve que Kessel n'a rien vraiment à se reprocher. Je publiais ça d'ailleurs sur la page Facebook de hors-jeu. Phil Kessel est le troisième dans la Ligue nationale. Kevin Price est premier. Après ça, je ne me rappelle pas c'est quel joueur, puis Kessel est troisième pour les points suite à la nomination pour les étoiles de la semaine de la Ligue nationale. Que ça veut dire que plus que tout autre joueur de la Ligue, il y a eu des étoiles de la semaine. Fait que côté performance offensive, à certaines occasions, il a été un leader de la Ligue... Euh, assez pour être dans le top 3, donc dans la jambe, ben, il doit être un des meilleurs, là, je ne peux pas croire. Là. Il doit en fait sa, sa partie de la job moins. Même... moins là. Non, c'est ça, totalement. Puis en même temps aussi, c'est euh, comme il disait, euh, il, il y avait un journaliste qui posait la question, comment tu penses, euh, comment tu penses, mais comment tu trouves le fait qu'il réagit mal des fois quand on lui pose des questions sur des sujets pis tout pis souvent il répond carrément attends question accusation c'est pas la même chose parce que des fois il y a des, il y a des journalistes là à Toronto qui carrément là, qui disaient comment tu trouves que tu t'es dur à sais, l'affaire t'es dur à coacher puis euh, les enfants même qui réagissaient mal pis tout sais, je m'excuse mais même moi je pense que tu me parlerais de même je serais comme Bon, ben, y a-tu quelqu'un qui a, a d'autres questions? Sinon, moi, il faut que je me change. Euh, c'est le même principe. Tu sais, le il est humain. Puis se faire entrer dedans quand ton équipe perd 15 games de suite, à un moment donné, c'est parce que ça joue sur le système. C'est sûr. Ce non, ça, quoi, le dessus, moi, je, je, peux, je peux parfaitement comprendre le. Au c'est Moi, moi, moi c'est -ce euh, le genre de joueur que je prendrais à Montréal, s'il est disponible. <rire> <rire> s'il ne coûte pas trop cher, peut-être. Peut-être. Ben, si tu veux t'en débarrasser, il coûte cher. Euh, pff, il y a des bonnes stats, fait que tu ne peux pas jouer avec ça. Là. Mais, tu sais, je sais pas, j'appellerais. Je suis comme, ouais, ah, mais j'ai un large seller ici qui traîne. Pis, euh... <rire> il y en a <rire> un qui peigne la poussière. Là. Euh, on, on ne cherche des problèmes. Ben, c'est ça. Pis t'sais, moi, je m'en fous de donner les choix de à Toronto. Là, pis, euh, peu importe. Là. Autre sujet, Jerry. On va y aller avec un premier de, de ton bar. Ben justement, on en parlait un peu, mais on, on va se diriger vers... Euh, on va se diriger vers ça. On vient de parler de Kessel. Ben oui. On va, on va continuer de parler de Kessel. <rire> OK. Euh, dans le sens que euh, la situation avec Kessel, justement, là, là on vient de parler d'un échange probable avec Montréal. Mais euh, aujourd'hui même, il y a, euh, on a appris que les Panthers étaient intéressés à Kessel. Euh, honnêtement je le vois pas là-bas parce que j'aime pas le jersey puis je trouve qu'il fait très pas dedans mais euh, sinon en tant que tel ça pourrait être un bon move pour les Panthers mais toi t'es le, le DG des Panthers, qu qu'est-ce que tu donnes pour Kessel? Ah t'as peu là je vais ouvrir euh, NHL numbers du club là parce que je, <rire> je connais pas l'alignement <rire> par cœur. Les... Tu m'en poses une bonne, toi, là. là. Mais tu, tu penses-tu que Toronto serait de genre à demander Puisque, tu sais, on sentait que Seul, c'est un joueur établi, et qu'il est déjà, quand même déjà assez fort. Mais tu vas-tu vas demander à un Uberdo Tu vas-tu demander à un, tes, euh, un des jeunes prospects de l'équipe Non, c'est clair que euh, Huberdo, ça bouge pas. Euh, Barkov non plus, ça peut pas bouger. avec, aussi, avec Blades, ça bouge Avec Eggblad, ça bouge pas. Mais, tu sais, Kulikov, ça peut partir. Euh, je sais qu'il y a bien du monde qui se disent Ah, Nick Bustad, il est bon, mais tu sais, c'est pas ce noyau-là encore, tu sais. Ça pourrait partir. Du côté upshot, facile, mais en même temps, il n'y a pas de. Tu sais, ça dépend, là. Je ne sais pas, là, qui, qui, pourrait, euh, qui pourrait partir. C'est dur à dire, là, mais tu sais, je pense qu'ils sont capables de se de permettre d'envoyer un premier choix, là. Ça, c'est sûr. Puis en même temps, Yossi Akinen. moi je l'aime bien ce joueur-là, mais Yossi Akinen pourrait y aller, ça c'est le frère de Oli. Oui, qui a jamais... Oli, on peut-tu... Ah oh, non, on en parlera tantôt, là, mais le gars, genre, il a 6 games en play-off en carrière dans la Ligue nationale, ça fait 15 ans qu'il joue. Puis il a souvent été échangé à date limite des transactions, mais pour le club qui s'en allait pas dans les séries. Moi, je trouve ça tellement drôle. <rire> ouais, on, on va en reparler parce que moi, tout je suis comme, ah, oh, c'est tellement plate pour lui. C'est chiant euh, les gars. En tout cas, c'est... Mais Yossi, Yakinen euh, pas de trop Moi, je... je... Tu sais, pour, pour Kessel, c'est clair que Kessel va devenir un gars de premier trio pour ton équipe. Ce n'est pas, pas un gars de 2, 3 ou 4. C'est sûr qu'il s'en vient direct sur ta première ligne. Ta première ligne, tu es capable de la, la compter. Tu sais, de la compléter avec Barkov puis Uberdo, je pense que ça peut faire du sens. Là. En même temps, est-ce que ce gars-là est un bon leader dans une chambre? La question se pose. Peut-être qu'un changement d'heure pourrait lui faire du bien. Puis en même temps, dans la chambre, on s'entend que le boss, c'est Luongo. Là. Ouais, ben solide, c'est comme... Puis, justement, Luongo, qui était dans un gros marché canadien euh, à Vancouver, qui est un très, très bon gardien il euh, y a eu de la misère avec la pression c'est sûr qu'à un moment donné euh, se faire varger ça à coups de marteau c'était rendu solide là, mais c'est le même principe qu'avec Kessel si on allait dans le domaine de la, dans, dans l'équipe de la Floride qui est, on s'entend la pression est légèrement beaucoup moins euh, grosse le euh, changement d'heure comme tu dis peut, faire très, euh, en tout cas, peut être très bénéfique pour Kessel puis pourrait changer, moi je trouve, l'allure de l'équipe. C'est un vétéran, tu sais. Côté leadership, je ne sais pas, parce que comme toi, euh, on n'est pas dans la chambre. J'avais refusé un contrat, justement, encore avec euh, Toronto. <rire> euh, mais en tout cas. <rire> T'arrêtes pas de refuser les contrats, toi, hein, c'est ça. Ah, hein? Ouais, mais là, ouais, Toronto, je ne pas signer là. T'es malade, toi. Non, non, t'as fait un Georges de toi-même, là. C'est ça. <rire> ouais, en tout cas, moi j'aimerais ça le voir là-bas, juste pour redonner. Euh je sais pas, le, le pousser l'équipe encore plus haut, parce que les eux autres, je pense, sont en train de faire les séries. Là, oui, oui, oui. C'est pour le ça je son... sortir dans la course. Là. Fait que tu sais, un ajout Kessel pourrait peut-être te donner un spot solide pour la... les séries. Kessel en séries pourrait peut-être aussi débloquer. Euh... Oh, ça, ça serait un bon move. Mais sinon, en tant que tel, euh... parce que c'est sûr qu'il va se... Moi, je suis sûr qu'il se fait changer cette année, Kessel. Là. Euh... Quelle autre équipe tu penses qui pourrait être un bon fit Pour que Et, et, et, et, et c'est dur à dire, ça. Parce qu'en même temps, tu sais, souvent, on, t'sais, les rumeurs, on se dit, OK, telle équipe a tel besoin pour aller chercher telle affaire. Ben, on a vu l'échange de euh, Nashville et Toronto. Nashville n'est pas, est, est pas allé chercher ce qu'il y avait de besoin. Là. T'sais, ils ont une défense top league, là. Puis ils ont été chercher Frenzen pour compléter cette défense-là. Fait que ça marche pas. Là, les rumeurs parlaient toutes d'attaquants et ça s'en ça allait à Najwa. Finalement, c'est un, un défenseur qui va. C'est jasable. Il y a bien des équipes qui pourraient être euh, intéressées. Mais je ne sais pas laquelle exactement. Je ne sais pas qui qui pourrait. C'est sûr il faut regarder dans l'Ouest, je pense. Ce serait le plus logique euh, que ça se rende là. Ben, moi, je vais va y aller avec une euh, comme ça. là Colorado. Ryan O'Reilly était serait disponible. Tu ouais, mais ils font pas les séries. Fait tu sais c'est tu sais ils vont payer ben, le gros prix pour ne pas faire les séries avec plus ou moins là. Ben, pour l'année prochaine, peu importe là. Moi, t'sais, je prends, mettons, euh, là. je prends un guess. là, ça serait là peut-être niaiseux mais Minnesota, ça pourrait être intéressant ou encore Calgary. Calgary et Toronto une transaction ça se ferait là. Ouais, effectivement. Tu me dis dans le package. Ben oui! Ah <rire> non, mais c'est le premier à lequel j'ai pensé, voyons. <rire> mais euh, moi, Colorado, ça aurait été quelque chose juste parce que Ryan O'Reilly, il y avait des rumeurs déjà qu'il l'envoyait euh, à Toronto. Tu peux-tu faire un one-on-one? -on -one? Ouais, possible. Possible, mais en même, même temps, être... s'il si y a un échange entre ces deux gars-là, pour ces deux équipes-là, ça va être l'été. Ça ne sera pas là. Ouais, peut-être. Mais sinon, je mets, euh, ton idée de quelqu'un. Mais les je, je sais pas, ça, eux, eux autres, là, ils... Hey, ça te ferait un autre gros contrat, ça, masse. là. Ouais, faut il faut qu'ils se libèrent d'un jeune qui, euh, qui est pour s'en venir avec un nouveau contrat, là. Ah, parce que, euh, juste avec euh, Souter et euh, Parisé, là, c'est... Souter, euh, Parisé, Vannex sont tous à plus que 6 millions de dollars, et coulez-vous euh, aussi. Que, ça euh, non, ils ont, ça ils ont... coûte cher. Oui, oh, ça coûte cher. Ils ont, ils ont du monde à amasse, masse, ça, c'est sûr. Sinon, je vois pas qui c'est qui pourrait échanger pour euh, Kessel là, sans vraiment affecter ton, ton équipe. Je sais pas. Hein? Côté goaler, ils ont rien à donner, on s'entend. Déjà qu'ils qui jouent avec Devin Dominic. Ouais. <rire> ouais, mais qui fait de la magie. Oui, effectivement, il fait de la magie. Mais, euh, ouais, ça, ça. mais sinon, t'sais, à défense... T'as rien à donner à part Shooter, mais tu veux-tu te débarrasser de Shooter? Je pense pas. Ben, Mathieu Dumba, euh, tu peux l'échanger. Ouais, mais c'est pas, euh, pas un argument de masse sur l'échange. C'est un bon prospect. Euh, le... Non, c'est sûr que côté masse, ça te libère pas d'argent, mais tu sais, moi je me dis, euh, une trade Zooker euh, Dumba contre Kessel, ça se fait. Là. Ah, peut-être. Avec un choix de ronde. C'est sûr qu'on m'en a un choix de ronde. À la limite, tu, tu mets ni de retard pour euh, sauver 2 millions, ça amasse. Tu sais, moi, moi, je le vois de même. Là. Prospect contre joueur établi dans une équipe qui vise euh, la Coupe. Parce que là, là dernièrement, là, le Wild s'arrête. Ça n'arrête plus de ne pas perdre. Là. Ça n'arrête ça pas de gagner dernièrement. Depuis que Dominique est arrivé, cette équipe-là est complètement transformée. C'était l'étincelle qu'elle avait besoin. L'équipe a toujours produit, a toujours eu une bonne défensive, mais le gardien n'arrêtait pas un ballon de plage. À ce tu as un gardien correct, tu vois que cette équipe-là est bien montée. Moi, j'adore la formation du Wild. Je trouve que c'est une des équipes les mieux montées euh, de la Ligue. Euh, des beaux prospects, une belle base de, de vétérans, pas trop vieux, Ils sont dans la fenêtre là, pour gagner la Coupe dans les quatre prochaines années. Phil Kessel ne peut pas nuire. Là. Ça ne sera pas le leader de l'équipe. Donc, on lui enlève cette notion-là de « il faut que tu sois le meilleur, il faut que tu sois le leader ». Puis en plus, ben, sur tes deux premières lignes, tu as Parizé, Koyvou, Vanek, Pominville, rajoute Kessel, puis Grand Loon ou Niederreiter pour compléter le top 6. Méchante équipe, là. Les, autres, les autres formations vont avoir peur. Là. Ah, C'est sûr. Mais euh, je le verrais peut-être plus à Calgary. Cal... Surtout si Calgary, Calgary. s'ils veulent faire un, un push pour vraiment faire les séries. Tu sais, quand ton meilleur, euh, ton meilleur salarié, c'est David Jones puis Yari euh, Houdler avec les Flames, c'est parce que ça ne va pas bien en attaque. Ouais, au moins, Houdler est 45 points. Oui, mais ça n'a jamais été un gros nom de la Ligue, mais ça donne bien tout le monde de sa bonne saison en même temps. le Zano aussi, puis euh, lui. Euh, Johnny Coudreau, et... là. Oui, Monahan. Tu sais, euh, en même temps, qui, qui tu donnes pour Kessel? Ton Zek, Diaz, là, en défense, il a pas grand chose. Hein? Ben, il n'y a rien, en fait. Là. <rire> Carrément, là, je veux dire, il n'y a rien à donner à Paul Giordano. On s'entend que Giordano, c'est probablement un des Norris cette année. Mm. Euh, il y a moins ben, de matière à, à transaction chez les, les Flames. Je m'en dis, tu peux donner... Euh, ouais, non. Il y Ouais. Ouais. <rire> Il n'y a pas grand-chose. Non, mais il n'y a pas grand-chose. Je regarde les joueurs et À moins qu'ils soient bien, bien bons pour négocier au téléphone. Ouais. Tu sais, Mason Raymond, ça t'intéresse, tu sais, pour Phil Kessel? Non. David Jones? Non. Matt Jun? Non. Tu sais, je vois mal... Surtout que Stageon et Raymond ont déjà été à Toronto. Ouais, c'est ça, tu sais. Vont-ils ramener l'ancien scrap qu'il y avait? Non. cette équipe-là est bonne parce qu'elle joue en équipe. Je pense pas que ce soit un élément qui fait la différence dans, dans, dans toute cette patente-là, parce que quand on les prend chacun individuellement, on dit tout non. Ouais. En même temps, nous, je pense que, en y repensant, pendant que... Pendant que tu penses, parle, ça, puis en y repensant, ouais. C'est ça. Euh, Peut-être que ça pourrait être un, un, des gros, euh, un des gros trades qu'il pourrait avoir au, euh, au repêchage cette année. tu sais ouais. Edmonton, tu donnes qu'à donne-moi ton choc premier ronde. — Hi! Moi, je l'ai pas, là. — Enfin moi non plus. <rire> <rire> c'est McTavish. — Ah, en même <rire> temps, c'est l'idiot du village qui est là. Ouais, tu t'essayes, te, c'est sûr. — Tu te, te je... race de 8 millions, pis tu peux peut-être aller chercher un des top 5, euh, tu sais. — Moi, si j'étais dans le bureau à Marc, mon numéro numéro 1, là, quand tu sais, le piton de, de composition automatique, c'est clair que c'est le bureau McTavish, là. En tout cas, je l'appelle, je dis « Hey, comment ça va? » Tu sais, juste, juste pour te rappeler, rappeler, ouais, je suis là, là, je suis là. Quand, quand tu seras déniaisé, je suis là, je suis là. là. Tu sais, si tu veux faire une trade, je suis là. là. <rire> Pense <rire> à moi, Pense à moi. Euh... J'ai Heller, Heller. <rire> Il traîne un coin, ouais. là. <rire> je vais racheter Emeline aussi avec, si tu veux. Ouais, j'ai Heller et Emeline. Donnerais tu donnerais-tu Heller et Emeline pour qu'elle s'en Et, et, et, et, et, et, parce que d'un sens côté salaire ça s'équilibre quasiment ouais ça s'équilibre mais il faut que t'aies quelqu'un pour compenser qu en défense parce que là dernièrement Emmeline joue des grosses minutes puis Gunshaw vient de se blesser tu peux pas vraiment sacrifier de la défense actuellement d'abord ouais ouais mettons que t'es capable d'aller chercher Jeff Petrie avant tu le feras tu ah ben oui ben oui pourquoi pas T'sais, tu donnes tu donnes mal, Malotra pour Petrie. Euh... What clairement. oui, <rire> oui clair, le, gars, euh... le gars, il est regardé par toutes les équipes de la ligue parce qu'il joue dans un club de pochetron et il est quand même bon, tu sais. <rire> il ah. peut s'attirer son épingle du jeu et il compte Malotra. Tu sais, un gars avec rien qu'un œil, là. Tu sais, Il a une vision, là. Euh, non, je pense pas que ça marcherait. mais ouais, c'est pour je... rêver, là, mais non. <rire> <rire> bah c'est ça, d'abord. OK! Euh, prochain truc. Bon, j'enlève euh, que celle de ta liste de questions. Euh, next. Toronto en mode reconstruction. C'est euh, Mathias Brunet qui, sort, euh, qui nous sortait un article là-dessus. Euh, Brendan Shannon, il y a l'aval la, la, la, la, la, du propriétaire de l'équipe. Et euh, on, on lance une reconstruction. On va échanger Friendson. On va en reparler d'ailleurs de, de cette transaction-là. En fait, des deux grosses qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Encore dans l'équipe. Ce qu'il y a il y a Phil cassel qu'on vient de jaser, Dion Fanef, Thaler Bozak, Jeffrey Loupel, David Carson. qui ont tous des gros contrats avec des petites valeurs, et ceux qu'on veut garder, voici les noms, Jonathan Bernier, Morgan Riley, Jake Gardiner, William Nelander, Nassim Kadri, et Jim Van Dyke. Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec cette équipe-là? Euh... Beaucoup de suppositions. Oui. On peut, on, ça, on peut faire ça. Ça, oui. Mais sinon, en tant que tel, euh, c'est <coughs> sûr qu'il y a des gros noms qui vont se faire trader. Comme on parle de Kessel depuis tantôt, on, on, on est sûr qu'il va se faire échanger. Dion Faneuf, d'après moi, c'est la même chose. Jeffrey Loupoul. Ça, c'est plate parce que c'est le genre de bon joueur qui, euh, les blessures, ont peut peu sa carrière. Là. Mais. Euh, c'est. Je regarde il y a des noms, puis c'est tous des joueurs en vert. Les seuls bons joueurs que tu vas avoir vraiment de la valeur, c'est dans tes top pointeurs, Phil Kessel, Rimsdyk, Bozak, Kadri. À un moment donné, c'est bien beau. Mettons, on va en parler comme juste bien vite, parce qu'on va revenir là-dessus tantôt, mais l'échange qu'ils ont fait avec les prédateurs, Cody Frenzen, Centorelli, pour un premier choix, Brendan Leipzig puis Oli Okinen, c'est-tu juste moi qui trouve que les prédateurs n'ont rien donné Euh, non t'es pas tout seul je suis là aussi je suis dans ce gang là <rire> tu sais je veux dire euh, si t'es pour échanger tes joueurs puis recevoir de la marque de même je m'excuse mais euh, garde-les pis attends t'sais. même si tu perds ce qu'on a fait c'est qu'on a libéré de la masse moi je pense que c'était ça le but on a été chercher un choix de première ronde, de la masse et là ça permet de dire ok bon mettons qu'on échange Kessel Kessel là c'est 9 millions euh, 8 millions sur le plafond salarial. Si tu l'échanges, il faut que l'équipe aille 8 millions disponibles ou, ou elle t'échange du salaire en retour. Le problème, c'est qu'actuellement, l'équipe n'a pas de place sur le plafond. Les livres de Toronto, actuellement, sont à 68,3 millions. C'est une masse salariale de 69. Ils sont à côté. Tu enlèves Frenzen, tu libères 2,3 sur la masse moyenne. T'as déjà plus de manœuvre. T'es capable de ramasser, c'est une échange avec Phil Kessel. Un gars avec un contrat de 2 millions Puis que t'es Tu t'es pas dans le vide, là. T'es correct. Euh, Je veux dire 2 millions. Donc, 2 millions de moins, ça veut dire un gars avec un salaire de 6 millions. Pour arriver à faire sa, sa masse. C'est ça qu'ils ont été cherchés, Ils ont été chercher de la liberté sur la masse salariale. Et il ne faut pas oublier que Franson tombe agent libre sans restriction en fin de la saison. Oui, il y a Possible. une bonne valeur, mais à la fin de la saison, ça se peut que les Preds ne l'aient même plus avec eux autres. Là. Ça, ça joue sa valeur. Puis qu'ils viennent signer à Montréal. Possible. Ouais, topé, ça. Possible. Possible. Mais, euh, en tout cas, pour revenir pour, pour à, à Toronto, là, je trouve que. Bon, à la base, on vient de parler de, de plafond salarial. Là, il est très limité. Fait qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut, mais il ne faut pas non plus qu'il donne ses joueurs. Tu sais. Euh, Phil Cassette, je pense, c'est le joueur qui, selon moi, a une des plus grandes valeurs euh, à Toronto. Euh, Kadri, il avait une bonne valeur, le pas long. Je ne verrais pas pourquoi il n'y en aurait pas là. Non, oh, mais ils veulent le garder. Dans leurs intouchables, il y a Kadri, il y a Van Rimsdijk, il y a Nylander, Gardiner, Riley, puis Bernier. Ouais. C est, c est, il ne reste mais... plus rien, là. il ne reste rien que les gros contrats. Là. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça c'est à part Van Rimsdike qui est dans tes gros contrats actuels. Tous les autres sont dans des petits contrats qui se terminent l'année prochaine ou dans deux ans. Pis sinon, le reste, c'est tous tes joueurs. Là, si tu regardes la formation, Kessel est signé pour une coupe d'année, c'est minimum 5 ans encore. Loupole pour 4 ans. Clarkson, 5 ans. Euh, Bozak, c'est 4 ans. Euh, Komarov, 4 ans. Faneuf, 5 ans. Gonner, 5 ans. C'est de la mauvaise gestion, encore une Tous ces gars-là dis... sont signés à long terme, puis c'est eux autres que tu veux te débarrasser. Ça ne peut pas marcher. Ça, ça veut clairement dire que celui qui avait un job avant a mal évalué la formation avant de donner le contrat. Vraiment. Même dans un but, Bernie Reimer. C'est pas. Euh, si tu regardes c'est très moyen. L'avantage, c'est que Bernie euh, tombe agent libre avec restriction à de ce contrat-là. Donc, ils peuvent contrôler sa destinée. Tandis que Reimer, à la fin de son contrat, il reste une année supplémentaire. Là, il reste l'an prochain à 2 millions. Euh, il va tomber à Jean-Libre sans restriction. Restric fait que t'es pas sûr de le conserver. Ça te prend au moins un gars en avant du but. Ça a bien beau être pas le meilleur, là, mais c'est dur de transiger pour un gardien dans la Ligue nationale. Il y en a plusieurs qui font des flamèches une fois de temps en temps, puis qui retombent dans le brut, Mais des vrais établis qui durent longtemps, tant de pas 100 000. C'est dur d'aller chercher ouais. de gardien dans la Ligue nationale. Non, non, je ne sais vraiment pas ce que je ferais avec Toronto. Parce que là, t'as Brandon Shannon qui est DG. Là. Il est main lié. Là. Il ne peut rien faire. Là. Ben, en fait, Shannon, c'est président. Ce n'est pas, pas le DG. Le DG, c'est ouais, Donnys. Euh, Dave Nonis. Complètement, il est main lié. Là. Il ne peut rien faire. C'est bien beau annoncer une, une, une reconstruction, mais tu vas avoir quoi pour ces gars-là? Tu vas avoir des, des, des gars moyens, c'est sûr, là, ou des prospects ordinaires. puis Ça va passer par le reprêchage à long terme. Attends-toi à voir les Hurlers. C'est à, à peu près ça qui s'enligne. Il n'y mm -hmm. a pas grand-chose. Ouais. Si tu gardes l'équipe de même et que tu es capable d'aller chercher McDavid. Là. Ouais, ça, c'est si la ouais, roulette je... fonctionne pour toi. Là. Ouais, c'est. C'est sûr. C'est sûr que McDavid vient tout changer. Là. Tu, tu viens de régler le problème. Pis... Ben, on dit qu'il qu vient de tout changer. C'est pas vrai. Les Penguins. Euh, quand il y a eu Crosby à sa première saison, il a fait 109 points. Puis, tu sais, il était quand même dans le calme. Tu sais, ça prend pas juste ça. C'est pas juste un joueur qui va transformer ton équipe. Mais mettons que c'est un bon pas en avant. Tu sais, c'est un, un gros, gros plus. Puis on espère qu'ils auront et, euh, Eichel et Michael euh, et Mick David qui auront un impact similaire. Mais c'est pas garanti. C'est pas parce que tu brûles le junior que tu vas brûler la Ligue nationale du jour au lendemain. Pareil, là. On l'a vu avec Yakupo. Brunel Junior. Il est arrivé dans la Ligue nationale. Ça a fait capote. là. C'est pas garanti euh, que l'un va donner l'autre. C'est touché ouais. la situation à Toronto. J'essaie de regarder. Pis... Non, il n'y a pas grand-chose. que. Ouais, effectivement. Il n'y a pas grand-chose. Je me mets objectivement. J'étais Marc me. Là, j'entends les Maple Leafs me dire Hey, je suis en mode reconstruction. là. Check tout ce que j'ai à vendre. Là, je, je, je file comme Marc Benjamin à une vente de garage, là, un peu tout croche. Là. Là, je suis comme, ok, tu, tu veux vraiment me passer des vieilles babelles qui servent à rien là Il n'y a, a pas de bijoux ici là. Ben, c'est pas vrai dans le sens qu'il y a sûrement des joueurs qui ailleurs pourraient être tristement meilleurs là, mais. mais veux-tu vraiment prendre un guest, un gars qui a un contrat de 4 ans encore à plus de 4 millions Parce que c'est ça le qui est disponible. Sauf que, qu'est-ce qu'il a fait l'été passé? Oui, il a échangé un autre joueur pour, mais, euh, ouais, mais Parentaux, c'était un guess. Oui, mais Parento il n'y avait pas 4 ans de contrat. Il y avait mais 2 il... ans de contrat. Ah, ouais, mais quand même. Là. Moi, je ne sais pas. Il y a, a peut-être certains joueurs là-dedans que je. Tu sais, comme Kessel, moi, ce serait un bon guess. Là, parce que j'imagine déjà le premier trio. Euh, dernier Patrick rélie tu mets Kessel à droite. Là. Ah, c'est sûr que ça mettrait des points au tableau. Ça, je ne dis pas le contraire. là. Mais qu'est-ce que tu vas donner pour... Ok, on monte un trade. Ok, on essaye. C'est met... la chronique, montons un trade. On monte un trade. Là. Si ça fait du sens, on l'envoie à Marc, puis il va le faire demain matin. Là. Ok. Donc, on met Phil Kessel d'un bord. de l'autre, qu'est-ce qu'on donne? Ben, Heller, en partant. Oui, moi je vais te le dire tout de suite, là. ils vont vouloir ton premier choix. C'est sûr que Kessel ne part pas sans un premier choix en retour. Direct en partant. Et tu pourrais mettre le premier choix, du canadien. Oui, c'était. est en train de chercher un autre, après. Ben là, euh, non, non. Hein, on parle de Kessel. T pas Si on fait ci, puis si on fait ça. Écoute, non, non. C'est assez dur de faire des traits dans la ligne nationale aujourd'hui. T'en fais pas 12, là. T'en fais un, puis tu t'occupes de lui, là. C'est lui. On fait lui, là, puis on spéculera sur d'autres choses à un moment donné, là. Mais là, là, on fait lui, là. OK. Kessel, s'implique un premier choix. Tu le fais-tu? Ben, ouais. Je ferais, ouais. Okay. Je le, guess, le Le gars, il est pas si vieux que ça. Pis tu sais, si tu peux refiler de la merde en même temps... Parce que là, tu, tu te rends-tu compte que dans la même équipe, tu vas avoir un gars avec rien qu'un œil, puis un gars avec rien qu'une couille? <rire> Veux-tu vraiment rassembler ça dans la même équipe? <rire> oh. hey, on n'est pas le team monsieur patate, là. <rire> Ah, mais on s'en fout, là tu le sais, je, hey. <rires> je fais ça, ça juste merde. drôle, l'observation. Bon, Phil Kessel, ça prend un, un premier choix. On rajoute quoi? Ils vont vouloir, un, ils vont vouloir des jeunes avec du potentiel. On n'a pas euh, un jeune en Ligue américaine, Tony Tanty, je pense, on peut. On peut... <rires> non, il est, euh, il, il, il, lui, il est senior à long terme. <rires> OK, c'est bon. mais Il parlait de Christian Thomas, euh, qui Tu sais, qui était intéressé, Michael Bournival. Moi, Bournival, vraiment, je l'adore. Euh, je sais que c'est pas lui qui met le plus de points cette année, puis je trouve qu'il est pas assez utilisé. Là. Mais il est travaillant, puis c'est un bon joueur de 3-4ème trio. Ok, un euh, first, Bournival, je... Thomas. C'est assez, tu penses? Non. C'est sûr que non, là. Tu commences... T'sais, toi, t'es mais... dans culotte à Marc Bergevin. Tu dis euh, « Ouais, fil que ça, en échange de Thomas, Bournival, pas un premier choix, tu à trouver que c'est trop de gars? » Ben, moi, ce que je ferais, là... Euh, mettons qu'on oublie les jeunes, là, tu... Je euh, de première ronde, Arsenal P.A. parentaux Ouais, OK, ouais, c'est intéressant, mais ça ne cadre pas du tout avec l'idée de reconstruction, là. P.A. Parenteau, ouais, ne fîle pas par avec ce qu'ils veulent, là. Oh, ben, moi, c'était juste pour filer de la marde. Non, non, je sais bien, mais c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent de la marde jeune. <rire> de la marde jeune. <rire> voilà ouais, bon à la place de Parento, tu mets euh, Christian Thomas ou Bonival un des deux celui qui veut là. non ça va te prendre les deux c'est sûr ben tu donnes les deux d'abord avec euh, Lars Solder puis je suis le premier round ok c'est beaucoup mais Cassel c'est du 50 points avec un épée de demarde là ok si tu es Dave Nonis, puis je te propose ça tu dis -tu oui non <rire> Ah, ça marche pas. Ok, next. <rire> ben, je dis pas. Ben, à, à voir ce qui est accepté pour les prédateurs, peut-être. Ouais, t'sais. mais Friendson, ton badge en libre. C'est pas pareil. C'est pas grave, ça. Je te dis. C'est pas grave. En tout cas. Ok, next. On passe à d'autres choses. C'était assez, Kessel. Je t'ai un peu tanné. Bon. <rire> <rire> <rire> On oh, va oui, y aller avec un des tiens encore, vas-y. <rire> Euh, écoute, tant qu'à être dans les transactions, les rumeurs nous disent que Marc Bergevin est à la recherche d'un attaquant top 6, d'un attaquant bottom 6, donc 3e ou 4e trio, et d'un défenseur top 4. Si tu es Marc Bergevin, tu ne peux que remplir l'une de ces possibilités-là, l'un de ces besoins. Lequel priori es-tu? Euh, et un qui t'aimerais remplir pour le, le, le poste en question? On va. Euh, back in time, euh, dans les premiers épisodes, tu nous parlais d'un certain joueur euh, à Chicago. Ouais, Patrick Sharp. Patrick à, Sharp. Tu as remarqué dernièrement les rumeurs ressortent avec Patrick Sharp? J'ai je, je, pas des connexions, l'odorat. Je ne sais pas je dois renifler l'odeur de, de, la, de la transaction d'avance. Patrick Mais Sharp est dans le mort. Quand c'est ressorti, euh, c'est le genre de joueur que je verrai à Montréal, moi. C'est un top 6. Euh, il... il est programmé pour faire des points. Euh, ça nous manque un joueur de même. Puis, avec les rumeurs en plus qui penchent vers Sharp, Adapte. Euh, ça doit être un bon fit. Mais, en même temps, euh, si tu me dis choisir un top 6 attaquant ou un def top 4 je pencherais peut-être plus vers la défense. Avec Parce la blessure que... de Gunshard, hein? Blessure de Gunchar, puis le fait que même avec Gunchar, on a une défense de merde. <rire> euh, C'est <rire> dégueulasse, je veux dire. Ça peut Carrey... être clair, hein? Non, non, mais pour vrai, je veux dire, Carey Price nous a sauvé euh, beaucoup trop de matchs, ce qu'il ne devrait pas nécessairement en faire. Euh, je pencherais peut-être plus avec la défense. Puis en même temps qu'une meilleure défense qui garde une bonne relance, ton attaque va juste être meilleure, fait que je pense que ça serait ça qu'il faudrait viser pour elle. Frenza n'est plus sur le marché. Marc Method n'est plus sur le marché. Il a été signé ce matin 4 ans par euh, Ottawa. Le marché des défenseurs commence à coûter cher. Là? On va chercher ouais. qui Ben, on se répète. Mais Jeff Petrie, moi, je pense que c'est un des joueurs qui pourrait euh, être disponible qui voudrait la peine d'essayer de, d'aller chercher. Mais euh, c'est sûr que c'est parce que j'ai l'impression que ça va coûter cher pour rien, à moins que McTavish ait vraiment encore sa bulle au cerveau. Là. Mais euh... c'est le seul qui me vient vraiment en tête, parce que sinon, il n'y a pas autant de... J'en parle souvent, là, mais la surenchère va exister cette année encore, puis maudit que ça me gosse. Ouais. <rire> Surtout que euh, Cody Franzen... Si t'en regardes ça de même, il vaut un, un prospect puis un shot premier ronde. Ouais. ouais. Puis le gars, il a plus de euh, contrat à la fin de l'année. Je te rappelle. C'est ça. Ouais. Fait que, Je me dis que ça va coûter cher pour un joueur un bon top cap. Surtout Petrie qui euh, s'en sort très bien avec une équipe de merde. Sinon, euh, Yandol pourrait être un bon si laisse aller. Mais encore là, lui tout va coûter cher. Ça n'a même pas de bon sens. Euh, ça, c'est clair que euh, Félix va demander... Euh, Excusez-moi, ils ont déménagé. L'Arizona va demander la lune. Ah, puis, on n'a rien. Je trouve pas qu'on a autant à donner pour Katie Yandle. Euh, sinon, je sais qu'il y avait une rumeur à un moment donné qui était sortie, mais tu sais, comme je l'ai vu genre une fois, ça n'a pas vraiment sorti plus qu'il faut, mais Mike Green... Ouais, mais Mike Green, c'est un gars d'utilité. C'est le power play. Il euh, faut que tu le vois de même. Là. Parce que défensivement, ce gars-là est ordinaire. Là. Ben, il est défensivement, il est ordinaire. Mais 34 points en 48 matchs, puis il est plus 8. Oui, parce que l'équipe à l'entour compense. Mais faut, pour ouais. régler les problèmes en le défensive, ce n'est pas le gars que tu vas chercher. Là. Non, mais une bonne relance à l'attaque. Oui, ouais, ouais, il peut aider dans certaines facettes. Mais ce que je te dis, c'est que défensivement pour la notion que tu as vraiment besoin chez le Canadien, c'est pas lui qui va t'aider. Ouais, tout de même. Parce que de la relance, ben. on a, le Beaulieu est capable, Tinoide est capable, même, même Tinoide est capable. Là. Pour virer, son c'était pas son plus gros défaut, Tinoide. Relancer l'attaque, c'était pas ça le problème. C'est une fois qu'il est dans sa zone puis tout le monde bourdonne, c'était là le problème. Là. Le problème, c'est aussi ça avec Eminem puis avec, euh, avec euh, le Chaton Gilbert. Là. Quand ils sont dans les zone, ça bourdonne pas mal. C'est pas de sortir de la zone quand ils ont un rondel tout seul qui est le problème. C'est euh, la toupie. Ouais. La toupie Gilbert. Ça va vite. Mais, euh, ouais, ben, Pétui, regarde, ça pourrait être un bon joueur. D'après moi, c'est lui qu'on entend le plus parler. Fait que j'imagine que ça doit jaser. Mais, tu sais, tu parles d'un joueur défensif moins 25. Comme tu disais, là, il fait fret. Ouais, il fait frais. Moi, c'est Zbinek Mikalek avec Arizona là, que, qui m'interpelle. Parce que, comme je disais. Encore une fois, il tombe agent libre sans restriction, donc valeur moindre. Puis il est encore jeune, 32 ans. Ça s'accorde, ça, ça va bien. Tu le ressignes, puis il t'a pas coûté si cher que ça. Oh, J'avais oublié, lui. Hein? On verra. On verra, mais on a donc la, euh, pas mal la même vision. On vise tous les deux un défenseur de top 4. Donc, euh, Marc, euh, t'as notre accord, t'as notre, euh, notre aval là-dessus. Top 4 défenseurs, c'est ça qu'on vise. Mais, Mihalek... Top 4 défenseur, pas sûr. Il pourrait solidifier la défense, mais je suis pas sûr que c'est un top 4. Ben, il est mieux. C'est mieux que Gilbert euh, Oui, ben, regarde, euh, même moi, je suis meilleur que Gilbert. Là. Oui, on Puis sait que t'as posé un Arrête, là, avec ta doigt de se là, décroche. <rire> euh, ouais. Bref, un top 4 défenseur. À suivre. Autre sujet, suivre. Jerry. Euh, Mais dans fond, je veux qu'on vienne un peu ces derniers échanges parce que, bon, depuis tard, on parle de trade. Euh, oh, mais on a ah oublié. Ah, oui, on parle de ça. Je n'avais pas remarqué. Oui, un petit peu. <rire> J'ai mentionné un peu le dernier trade de Toronto Cody Frenzen, Center pour un choix de première ronde, Brendan Epsek et Oli Gakinen. On a un peu répondu sur le fait que, bon, les Preds n'ont absolument rien donné. Je sais que Friendson finit à la fin de l'année, mais quand même. Puis sinon, euh, il y avait aussi un autre euh, échange qui avait été fait comme vraiment plutôt, euh, je pense que c'est la semaine passée ou l'autre d'avant, mais euh, avant la Saint-Valentin. Il y a eu Evander Kane, Zach Bogosian qui a été échangé euh, à Buffalo contre Tyler Myers, Drew Stafford et un choix de premier ronde. Il y a deux pour associés. Je j'ai pas leur nom, mais euh, il y en a un que je me souviens, c'est quoi? Je... Zardov ou je sais pas quoi. Euh... <coughs> Donc, deux prospects, un choix de première ronde, qui soit celui des Anders ou de Saint-Louis. C'est l'équipe euh, pour venir le plus haut, dans la forme. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, de cet échange-là? L'échange échange de Cade? C'est dur à dire, hein, parce que le, le seul avantage que je vois, c'est que euh, le défenseur là, qui, qui est allé à Buffalo, est-ce qu'il s'appelle... Oui, Bogosian... Non, c'est pas Bogazet, c'est 22 Kane qui est blessé. Donc, la formation des Jets qui est en pleine course des séries perdait un joueur. Fait que là, ils ont été chercher des joueurs pour compenser et qui, eux, vont pouvoir enfiler leur Jersey jusqu'à la fin de la saison pendant les séries. Fait qu'au lieu d'avoir un gars blessé en moins et à tes chances, t'as euh, du monde qui met des Jerseys. Ça, c'est l'avantage numéro un actuellement. Mais au bout de la ligue, je ne sais pas qui, qui va avoir, euh, avoir l'avantage de, la, de la transaction. Une chose est sûre, c'est que euh, les sables de Buffalo, le pic qu'ils ont échangé, le premier choix, c'est le plus lointain qu'ils vont avoir. Donc, c'est un choix conditionnel. Euh, ça va être soit celui des 2 ou d'une autre formation, je ne me rappelle pas laquelle, mais tu sais, c'est des bons clubs. Fait que, le plus lointain, c'est lui qui vont échanger et leur premier choix, eux autres, ils vont quand même l'avoir. Si 22-15 se ramasse à être sur la même ligne d'attaque que Corner McDavid, ça se peut que ça fasse des flamèches dans le bon sens du terme, tu sais. C'est ça qui est, qui est intéressant. Je pense que c'est ça le guess que les sables se sont donné. On va aller chercher du punch à l'attaque. Ce ne sera pas trop long que les deux vont, pou vont pouvoir, les deux, entre guillemets, là, vont pouvoir produire ensemble si les étoiles s'alignent. Encore là, on parle de McDavid avec Kane. Kane n'est pas reconnu pour avoir la meilleure attitude au non, monde. Non, c'est sûr. Sauf qu'à Buffalo, il y a quoi? Ben, par rapport à Winnipeg, c'est sûr que ça ne fait pas une grosse différence, là, mais... Il n'y a rien à faire à Baflo. Le, le nightlife, c'est pas là. C'est assez tranquille. À part manger des ailes de poulet, t'es as assez relax à sais ça, ça peut peut-être le calmer. J'ai de la misère à voir un changement d'attitude pour Kane. Je, sais que, je pense qu'il avait tweeté comme quoi qu'il était content et que euh, nouveau, départ, euh, nouveau départ, nouvelle vie. Mais j'ai. Je sais pas. Il y a beaucoup de monde qui avant que le trade se fasse, voulait Kane à Montréal, pour bien sûr ses talents offensifs, et je le comprends. Euh, je me souviens avoir répondu à du monde sur Facebook, leur disant, vous voulez vraiment Kane Le monde me dit, oui, vraiment, il est super bon et tout. Et là, je me dis, vous savez que Kane est, comment je peux dire, le... Le monde, la misère avec l'attitude <rire> de Subban. Ça, c'est ça. Si vous capotez avec Saban, watch out avec Kane. Ça l'aurait été... Puis en plus, tu dis qu'à Buffalo, il n'y a rien qui se passe, mais à Montréal, les ah tentations... Ça, ça, ça, ça c'est sûr. Euh, mais en même temps, l'avantage, c'est que si Kane fait des fresques, tout le monde parle de lui puis ne parlera mmh. plus de Saban. Il va avoir l'air d'un ange. Ah, ça, <rire> de, de place. Vu de même. Mais euh, en ce que je sais pas, mais... Moi... Mettons, euh, je donne l'avantage aux Jets là, pour la, euh, la transaction. C'est sûr qu'ils ont donné un bon def euh, en Zach Bogosian. Mais ils ont été chercher Tyler Myers. Puis s'ils si se réveillent. Ça peut être bien, là. Ben moi, je pense qu'il va se réveiller avec les Jets. Parce que un, Le changement d'air à un jeune âge même. L'encadrement. Euh. Parce qu'on va se dire, Buffalo, sérieux, ça allait à nulle part. Là. Quand tu signes Gionta, t'échanges Georges, pis tu mets des lettres sur leur chandail direct en partant, là, c'est dégueulasse. Moi, j'étais quasiment en train de me dire, ah, oh, ils ont été chercher Kane, mais Tabarot c'est lui le capitaine de l'année prochaine. <rire> euh, c'est sûr. tu sais euh, je sais pas. Cas, moi, je trouve que Kane, je suis sûr qu'il se replacera pas. Si oui, tant mieux, puis l'avantage, j'ira à Buffalo, là, mais... Tyler Myers, Drew Stafford, qui est un bon centre défensif. Tu as deux prospects, tu ne sais pas ce que ça peut donner. Puis un choix de première ronde, je veux dire, avec le, avec le bassin de joueurs de cette année, tu as ton premier choix qui va probablement être. Probablement seulement Connor McDavid, mettons. Là. Puis tu vas avoir un autre dans le top 30. Mais. Mais même que d'autres choix, eux autres, euh, ben pas En fou, fait, il y en avait trois, puis il y en a deux, là, en première ronde. Là. Okay, Mais euh, ce que je suis en train de remarquer, tu, tu parles, puis ça me fait allumer. L'élément le plus important de la transaction pour les sables de Buffalo, c'est McDavid. <rire> parce que je me dis, si McDavid est là, ça aurait tous les problèmes avec Kane. S'il n'est pas là, ben Kane, ça ne sera pas une bonne transaction parce qu'il va probablement continuer à être pas un leader positif puis à ne pas générer autant de points que son talent le lui permettrait en temps normal. T'sais, le meilleur élément de la transaction, c'est le gars que tu vas repêcher bientôt, éventuellement, peut-être que... T'sais. C'est très drôle, là. C'est ironique comme situation là, pour les sabres. Puis je, me, je me rends compte qu'on euh, parlait de Toronto tantôt, puis on se disait que le problème, le, le, la solution au problème, ce serait Connor McDavid. <rire> ben, je, joueur de talent comme ça, oui. C'est clair que. Fait que McDavid, c'est le prochain Crosby. Alors, en fait, il y a possiblement deux Crosby avec Eichel euh, dans, dans cette cuvée-là. C'est une sale cuvée. C'est très, très bon. Ouais. Je vais auto pêchage. Ouais. On va faire une émission directe euh, de là-bas, Tu là. sais que ça se fait cette année? C'est au New Non, non c'est pas au New Jersey. Non, oui, c'est en Floride le draft cette année. Hey! Faut aller au. Hey, on n'a euh... pas le choix. Pour, le... pour la job, m'a dit ça, à ma blonde. Chérie, c'est la job qui m'appelle. Fallait en Floride. On s'en va ah, en Floride. On comme, comme les DG de la Ligue nationale. Quand ils jasent de hockey, ils s'en va à Boca Raton. Parce que, tu sais, en sandales, il n'y a rien de mieux d'un pied pour jaser de hockey. Tu sais, on va faire la même affaire, à nous autres. On va se sacrifier pour la cause. On est de même. On Je est même. On, va, on va en parler à nos euh, <rire> aux têtes pensantes. Gérer le budget. Puis, euh... On va sortir les mains du comptable. <rire> <rire> Mais, euh, ouais. Fait que, McDavid. C'est vrai, hein. T'as, bah, ouais. Ben, hâte de voir ce si qu'il va oh, aboutir. Ça hein. va régler des problèmes pour quelqu'un, euh, la place qui va aller. Ça, c'est sûr. Puis, moi, j'aimerais tellement ça, là. Ça, on regarde les équipes qui risquent d'être éliminées, là. Exemple. Euh, ça, c'est. Hey, je peux-tu rajouter ça? Je rajoute ça dans, dans, dans, dans, dans, le, dans, dans notre plan de match, OK? Vas-y. Qu'est-ce que tu dirais, toi, si la Ligue nationale modifiait la réglementation? pour y inclure dans le cadre du repêchage un choix de première ronde dans le top 5 ou une participation à la loterie, mettons, pour les deux équipes finalistes de la cette d'année. Le but étant d'inciter les formations à gagner, à avoir des bons résultats, puis si tu gagnes, peut-être que tu auras une récompense à long terme. Parce que là, actuellement, la récompense, c'est une bannière, c'est du gros fun, un party, puis une coupe de millions. Mais en réalité... Combien de formations on a vu se rendre en finale de la Coupe Stanley bien performées puis la saison d'après à cause des contrats, l'augmentation des salaires sont obligés de vider puis après ça ils ne vont pas y l'année d'après. C'est arrivé régulièrement dans la Ligue nationale. Ça va peut-être arriver récemment, mettons, que les Brooms Possible. de Boston. Qu'est-ce que tu en euh... penses là toi? Une chance à la loterie ou une place dans le top 5 pour les finalistes. Ben une place dans le top 5. Donc, un, un choix de top 10, mettons, pour les deux formations dans le, dans, en finale de la Coupe Stanley. Ben, je pense que c'est une, une bonne dé, surtout que c'est juste une motivation de plus, comme as dit, là, de, de gagner. De, regarde, on, on est. Si on est au milieu, ça sert à rien. Il faut qu'on monte encore plus, tu sais. Fait que. Euh, ouais, j'aime bien ton dé, moi. pour vrai, c'est. Parce que, imagine, là. Le Canadien de Montréal, l'an passé, s'est rendu en finale de conférence. Euh, on ne s'est pas rendu en finale de la coupe cette année, mais ça veut prêter de la blessure de Carey Price. Peut-être que, tu sais. T'arrives à la finale de la coupe. La loterie, bang! Tu tombes numéro 1 pour le draft. Tu as gagné coupe. coupe? Ton... Tu tombes numéro 1 pour le draft, merci, bonsoir, la, la, la vie est belle. Puis, parce que tu as pris le guess de te rendre en série, parce que le Canadien. Euh, Peut-être que l'exemple est moins bon, là, parce que le Canadien avait une bonne saison l'an passé, mais tu sais, un club qui est 8e, exemple, les Kings de Los Angeles, finissent 8e, se rendent jusqu'à Coupe, la gang, bang, la, la loterie, ont le premier show overall. Ça me semble que c'est une belle récompense pour le long terme. Tu as eu du succès. Voilà, tu sais. Moi, je pense que ça rajouterait euh, la volonté de se rendre jusqu'en finale de la Coupe cette année. Je ne dis pas que les équipes en manquent. Sauf qu'il y a des formations qui, probablement, autour de 10-11, 11e dans leur conférence, se disent « Bon, ben, écoute, laisse faire. Hein, on, va, on va aller pour le pic. On se met à perte, On va aller pour le, pour le choix au repêchage au lieu de se battre jusqu'à la dernière minute pour les séries. Rentrer 8e après ça, avoir une chance de, de, de peut-être causer une surprise. » puis d'avoir un choix de repêchage très haut. Mais moi, j'aime vraiment ça. P en même temps, je pense que ça pousserait aussi la, la direction de, à parler plus souvent aux joueurs. Leur dire, « Hey, là, la go Boys, ben beau qu'on soit haut, là, la coupe, mais moi, je veux être capable de... Bon, on va se donner une chance pour McDavid. Là. On va avoir un jeune avec nous autres l'année prochaine. Pis, cool, ça serait fun. Même, encore, le on va se ça aurait été merveilleux. tu si t'es capable de rentrer dans le top 10... Ah, là, oui? avec la QV qu'il a cette année... Non, c'est euh, ça. Moi, je trouve, je trouve ça intéressant. Moi, je trouve l'idée... Euh, je sais que c'est farfelu à mettre en place. Clairement, les DG seraient pas prêts. Les, les présidents et toute l'organisation de la Ligue nationale ne seraient pas prêts à faire ça. Mais moi, je trouve que côté compétition, ce serait un gros plus. Soin, ça ajouterait encore plus de... C'est un plus ouais. value, dans le fond. Fait que là, on, on parlait T, de, de, de Kane puis Friendson. On se disait « mec David va régler le problème. » À part ça, là, la, la, la trade de Friendson, on n'a pas vraiment plus jasé qu'il faut. T'avais-tu d'autres choses à mentionner? Bon, pas nécessairement. Dans le sens que, comme je disais, moi je trouvais que les Preds n'ont rien donné, même si Friendson finit cette année. Il y a Kinen, je pense qu'il ne veut même pas aller jouer là. Pis... Ben, pas qu'il ne veut pas, là, mais... Il est dans une équipe aspirante à la Coupe Stanley, nice, il gars une grosse carrière, ben une grosse carrière, une bonne carrière quand même, respectable, Puis il se retrouve avec une équipe qui fera même pas les séries. Je, je, je trouve ça plat pour lui, mais sinon en tant que tel, les j'ai aucune idée c'est qui. Je, je, je suis pas plus informé qu'il faut à son sujet. Sur le premier round, mais ça a déjà parlé dans des anciens euh, épisodes. Ça dépend de comment qu'ils le gèrent. Ils peuvent tomber sur un bon joueur, comme qu'ils peuvent le scraper ouais, totalement. Est tu sais. Il y a tellement de variables. C'est plus entre les mains de l'équipe. Tu ne peux pas dire, mettons que l'équipe repêche tel joueur. Tu ne peux pas dire que la formation qui avait le, le choix de repêchage au préalable, auparavant, avant la, la transaction, aurait repêché le même gars. Ça aurait donné le même résultat. Tu sais. ouais. Brendan Lipzig, selon Hockey Futures, euh, c'est un 7C. Donc, euh, average. Potentiel correct, là. 5 et 9. En termes de grandeur. C'est pas, oui. pas un gros gaillard. Sont, on trouve Francis Bouillon petit. C'est encore ouais. plus petit que lui. 5 et 9. Ouch. Ils n'ont pas été chercher du poids, ouais. ça c'est sûr. <rire> Ils ont donné Cody Frenzen, qui est genre 6 et 2, 6 et 3, puis Santorelli, qui a juste son nom, il a l'air de mesurer 6 <rire> pieds 7. Oui, parce qu'on <rire> mesure le monde au nom. À vous. Fou, oui. Non, mais avoue y a l'air d'un gars qui a une moustache qui a le goût de péter des gueules. <rire> euh, ouais, ok. <rire> si tu veux voir de l'air, c'est bon. Hey, tu voulais nous parler euh... un peu de Beaulieu. Ouais, en fait, euh, je voulais parler euh, Parce que, bon, dernière game, euh, Clarkson et en Gunshard puis Beaulieu, ça a pris euh, 0.5 secondes. Il a rentré dedans, puis il a fait Hey, tu touches pas mes coéquipiers. Et ça me posait une question. <rire> L'émergence de Beau lieu est attribuée à qui? Ça. Bonne réponse. Ouais! Deux, de Deux marchés Mais... de la Tu sais, on s'entend sent... <rire> que quand je parle d'émergence, euh, je ne dis pas côté euh, points et tout, parce que je pense que genre juste 5 points en 40 games. Qui non, ce n'est est... pas ça. Ce n'est pas, pas ce bout de langue qui est important. C'est ça. Mais c'est juste le, le, le fait de le gars rentre dans le team, là. Il vient de plus en plus euh, lié aux joueurs. Pis. Puis... Tu sais, j'aime pas les batailles, Puis je l'ai déjà dit, je suis pas un gars qui est fervent amateur de ça. Sauf que cette bataille-là, je l'ai. Ça servait quelque chose, ça c'est sûr. C'est sûr, c'était pas, une... pas du. C'était zéro staged. c'était genre te frapper mon gars, trapper mon. mon mate, peu importe, là. je rentre dedans, je t'arrache la face. Mais juste un, un geste de défense tu sais comme qu'on a vu après il y a des joueurs qui en ont parlé dans la chambre après parce que j'étais là Tu vois euh... des bases. <rire> on a vu Souban qui disait hey, ça c'est ça, ça sais on Ça nous a donné une, une dose de respect envers ce gars là pis D'un sens c'est vrai là Le gars défend ses coéquipiers pis on sent que Beaulieu c'est pas le plus gros là C'est pas le, le C'est pas le gars que tu vois se battre Tout le temps, je sais où il, il s'est battu une couple ouais, de mais fois. Là, mais... Moins souvent sur la glace qu'en dehors, c'est juste. En tout cas. Ouais. <rire> <rire> mais quand on Puis je, pis... <rire> <rire> je trouve qu'il euh, prend de plus en plus de place. Euh, c'est fun à voir, ça, c'est sûr. Encore quoi? une fois. Ouais, vraiment. Puis comme je disais sur Facebook, euh, à un moment donné, je pense que c'était Martin et Jerry qui avait partagé de quoi. Puis. Tinoardi et Beaulieu, je les ai échangés les deux en fin, au début de l'année. Puis on en a parlé dans l'émission. Moi, je les ai échangés. Je n'étais pas un fan. Puis à date, je garde Beaulieu. Je trouve qu'une place en Montréal, encore là, c'est à voir. Tu sais, va être parti. Il va-tu être perdu? Puis tout. Je pense qu'il va être capable de, de contrôler sa game, de, de faire ce qu'il a à faire. Mais j'ai hâte de voir quand même si la perte de, de, de Guncher va nuire à Beaulieu. Mais tu sais, Si tu me dis, t'échanges qui aujourd'hui entre Beaulieu et Tinordi, ben, échange-toi bien ah, En même temps, euh, moi, je me dis, Beaulieu, euh, je... check ce qu'on a vu avec Beaulieu. Là. Il faisait combien de fois qu'il était rappelé, puis renvoyé, puis rappelé, puis renvoyé dans les deux dernières années? Là. Hey, il était à moins 19 l'an passé avec les Bulldogs. Moins 19 dans les Ligue américaine. Puis à cette heure, il était avec le Canadien, puis ouais. il était à plus 3 en 40 games. Il y a une belle évolution. Ce qui veut dire que cette évolution-là peut se faire extrêmement rapidement. Ça peut débloquer pratiquement du jour au lendemain. Puis, Jared Tinoïdi, euh, il s'est fait péter à dans la Ligue américaine. Puis, il a débloqué depuis. Il a débloqué, depuis... ben, écoute, il a débloqué euh, offensivement. Euh, ça va mieux. Euh, il a de l'air plus impliqué dans sa game. Ça peut se faire très vite, là. C'est ça que je veux dire, c'est que... C'est pas parce que le gars, là, actuellement, ne livre pas la marchandise comme on espérait qu'il soit en train de le faire. Ça veut pas dire qu'éventuellement, il pourra pas y arriver, tu sais. c'est toujours plus long pour les gars de ce euh, gabarit-là. C'est un géant, là. Il est à 6 et 6. Ça fait à peu près 6 mois qu'il contrôle ses bras comme il voudrait, là. Donnez-y une chance, là. Ah, c'est sûr, mais en tout cas, je... Moi, je trouve pas que Tinori performe à un point tel. Là. Mais bon. Moi, changé de Tinori pareil si on est capable d'avoir de quoi de bon. Là. Parce que là, je pense qu'il y a une valeur. Il y a clairement une valeur, ça c'est sûr. Juste avec le fait qu'il y ait le gabarit de CC6, ça l'aide. Mais, euh... en tout cas, Beaulieu, moi, à date, euh... il m'impressionne. Je trouve qu'il contrôle plus sa game. Il... Tu sais, pas émotif, mais... Ben, il contrôle ses émotions, il contrôle la game, il est plus efficace défensivement, euh, une bonne relance, comme tu disais tantôt. Je sais pas, il est plus impliqué. J'aime ça. J'aime ah ce que je vois, puis je suis C'est tout à fait louable. Hey, euh, autre joueur qui m'intéresse, qui m'interpelle dernièrement, Jacob Delarose. On vient de trouver un remplaçant ouais, je... à Lars ça n'a pas été long. Hé, hey, était oui, puis euh, il était dans le club en bas. Euh, ben, écoute, l'Heart Seller, c'est pas pour rien que je l'enverrai un peu partout. Parce qu'il traîne dans le coin <rire> puis il prend l'option. Mais euh, non, j'ai, je sais pas, j'ai de la misère avec ce gars-là. Euh, comme qu'on vient de dire, de la rosienne de prendre la place d'un joueur et établi, si on veut, dans la Ligue Nationale. C'est un romantique signe. en plus, tu sais. Okay. Non, je sais pas, ouais. j'ai aucune idée. Une joke avec son nom. On va dans le vide un peu, hein! On va à quoi au montage? Ouais, Cette blague n'a jamais eu lieu! <rire> Puis on sait très bien qu'elle sont pas Ah non, pour va être là, mais... <rire> Je veux pas qu'il soit! Mais. Euh... Mais. Ouais, non, de la rose, moi, à date euh, correcte, Je sais qu'il y en a qui tripent solide sur lui, là. Je suis pas un gros trippeur, mais. Il fait un job, il fait un job, là. J'aimerais mieux garder de la rose qu'à l'heure, mettons. Bah bon, oui. Bon, oui, Surtout pour le salaire. Surtout, Surtout pour, pour le, le salaire. salaire. Hey, on a des passes sur la palette encore une fois aujourd'hui. Du monde. En fait, ils sont deux. Là. Ils ont chacun posé deux questions. Fait qu'on euh, dit du monde. Ils sont deux. Bon. <rire> Jess Chaplot nous demande. Imaginez qu'il y a une, une, une expansion dans la Ligue nationale. Las Vegas. Bon. bon ça s'en vient, là. Ça, ça s'en vient en juin, mettons. OK? On a deux options. Il faut protéger des joueurs parce qu'il y aura un repêchage intra-équipe. Ça, ça veut dire que la nouvelle formation va piger des joueurs dans les formations de la Ligue nationale pour ne pas commencer à zéro. On a deux choix. L'option A, on protège 9 attaquants, 5 défenseurs et 1 gardien de but. Ou encore l'option B, 7 attaquants, 3 défenseurs et 2 gardiens de but. À noter, les jeunes de première et de deuxième année, NHL ne comptent pas les juniors non plus, euh, tout ce qui est CHL, tout ce qui est prospect, ça compte pas. Si on est dans la peau de Marc Benjamin et que demain matin, on doit protéger certains joueurs dans, en vue de ce repêchage-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi ton planning, Jerry? Ben, euh, moi, en fait, ça a été assez simple. J'ai commencé en me disant, bon, je vais checker 9 attaquants, 5 5, 1 goaler. Je n'ai rien trouvé. Fait que j'ai fait, bon, on va garder 7-3-2. Euh, Puis je trouve ça long parce que j'ai fini mon tableau et après lui il a posté les noms qu'il garderaient et ça ressemble étrangement à la <rire> même aussi. chose que moi pour vrai parce que ben, de toute façon c'est comme tu m'avais écrit sur Facebook par après il dit, ouais ça va pas être tough mais c'est vrai c'est pas super dur parce que dans le sens si tu regardes les joueurs que t'as gardé je peux-tu euh, positionner les joueurs protégés bon, okay? de par leur situation ça fait moins de ça fait un an ou deux CK fait un an Bonneville ça fait deux ans Thomas c'est sa première année Delarose c'est sa première année Puis en fait euh, Techniquement Il n'est même pas commencé encore Parce qu'il a pas assez de matchs de jouer Et Beaulieu c'est sa première année Donc déjà Ceux-là On les enlève de l'alignement On les garde automatiquement Oui De toute façon euh, Tu regardes ça comme ça là. Moi j'ai toujours dit Que mes trois intouchables À Montréal C'était Galchenyuk Souban, Price Je pense que c'est pas mal pas ça mal. Pour plein de gens c'est juste logique, là. Euh, bon, Patcher Lee, on s'entend que je suis pas mal sûr qu'il est dans tes choix, toi aussi. Euh, Brendan Gallagher, de toute façon, il vient de leur signer, fait qu'on va le garder puis le gars travaille, il est acharné puis ouais. ça va bien, tu bon ouais. centre de troisième trio. Ouais. Comme je vous ai déjà dit, c'est probablement le centre qui a le plus de valeur à Montréal. Ouais, théoriquement, là, parce qu'en pratique, Galchenuk a plus de valeur, mais il n'est pas au centre. Donc, euh, bon. ouais, ouais, mais Dans, dans ouais. ce que tu peux y changer, mettons, je dis, là. Euh, sinon, euh, David Bairnay. Écoute, faut euh, admettre il faut que c'est d'admettre qu'il nous oblige à le garder. Là. Il travaille bien. là. Je dire, il, a, il a été mis à l'aile. Il a fait euh... ce qu'il fallait pour rester dans le club Ça, dans des moments difficiles, puis c'est tout en son honneur. Là. C'est sûr, il a des bonnes stats, euh, il, il est quand même stable si on veut. Là. Euh, sinon, en tant que tel, euh, moi je garde Del Moi aussi? Parce que, écoute, pas un joueur de premier trio, mais Chris, il fait un job en tabarouette en ce moment. Là. Je veux dire, il travaille, là, puis il n'est pas en bonne chaise, mais mettons qu'il est confortable <rire> dedans pareil. <rire> Mon autre attaquant, là, c'est là que euh, En fait, j'avais mis un joueur ou un, jou un autre joueur, mais euh, juste pour côté valeur, je vais être obligé de dire Lars Seller. Moi aussi. Euh, <rire> parce que. J'ai hésité entre lui et Paranto. Et euh, pourquoi, pourquoi je n'ai pas <rire> mis Paranto? Blessure à la tête, comme ça Et il reste juste un an de contrat. Donc euh... C'est la même affaire. J'ai mis seller ou PA Parentaux. Je, te vois, je pense que tu as plus de valeur si tu gardes l'Arceller. PA Parentaux. Pour pas, sûr, ouais. leur signer, euh, pas mal sûr que tu capable d'aller leur signer vers après. Fait qu'on voit ça mal pareil. bah écoute. <rire> en défense, il y a un et Puis bien sûr, les deux grasés, Price Tokarski. On est pas mal est dedans. Je euh, Puis je pense que c'est la même affaire que euh, J.S. Chaplaud. J.S., ouais. <rire> qu'est-ce qu'il mentionnait euh, Pacho, euh, Plex Dernier, Eller, Gallagher, Galshinok, Wiz, Subban, Markov et euh... Et il disait, une fois que le, le repêchage est terminé, la nouvelle formation va vouloir un gardien de but. C'est sûr que je projetais Stokowski parce qu'ils vont le prendre, mais je peux l'échanger par la suite, par exemple. Ça, je, ouais, je, je suis Moi, tout, je l'échange, mais c'est comme l'autre. je le garde parce qu'il a probablement plus de valeur que d'autres joueurs que tu as dans l'alignement. Qui ont s'écrit, je dis les noms, là. Ça veut dire Mike Weaver, Tom Gilbert, Le chaton. Euh, Sergi Guncha, Prost Parento et Malotra sont les gars euh, qu'on euh, décollerait de l'équipe. Ouais. Je trouve ça intéressant comme question. C'est le fun. C'est. Ben, moi, j'aime ça. Puis au début, j'étais comme, tabarouette, ouais, je vais en garder une coupe. Et après ça, ils postent euh, les, euh... les, les, les restrictions. Pis je vais te dire, ouais, finalement, je vais en garder une coupe. <rire> Peut-être pas autant que je pensais. Exact. Ça. Mais euh, ouais. Autre question pour euh, Jess. Euh, il nous demande euh, « Qu'est-ce que Nonis peut bien faire à court, moyen, long terme pour euh, régler la situation à Toronto à part mettre dehors? Euh, » Moi, je trouve que c'est une très bonne idée de se mettre dehors là, dans son cas. <rire> c'est comme Craig McTavish. Euh, un bleu par soi-même. C'est congé du trou. Euh, comme on a dit tantôt, ils sont pas mal coincés et la solution ultime, ce serait de pogner McDavid euh, avec, euh, avec la loterie. Est-ce que ça va arriver? On ne le sait pas. Si ça arrive, ils sont vraiment mardeux. Puis Je les détesterai. Toutes les... <rire> je vais être libre pour détester avec David. Qu'est-ce que tu veux? Euh... Toi, sinon, Jerry, vois-tu d'autres choses? vois tu des alternatives qu'on n'aurait pas jasées déjà? Euh, ben, être capable de trader Castle contre euh, du bon stock là, pour l'avenir. Euh, ça pourrait qu on être quelque disait, chose on de Bonne Thomas, <rire> bon niveau, un choix de première ronde, puis Heller, c'est ça. Hein? Ouais, ça peut autres. être bon ça. pour Montréal <rire> <rire> Bah, tu sais pas c'est pour Nival des blocs Thomas aussi puis Claire Seller aussi puis qui sont capables de prendre un autre ça bon joueur plaisir. que a premier round oui mais quand même euh, ouais non c'est écoute euh, c'est dehors tu m'enlèves la bonne réponse sinon euh, McDavid pour vrai c'est je pense que c'est quasiment la bonne réponse pour toutes les équipes <rire> qui sont dans le fond Exactement. du classement je... Euh, ensuite, euh, William et Monguenette nous demandent « Avec la situation actuelle, peut-on penser que le Canadien est un président à la Coupe Stanley? A-t-il des chances? » Et là, vous voyez que je le limite. là, ah, À la perfection. Ben, Même voie. Euh, Est-ce que le Canadien peut y aller all-in pour les séries? Est-ce qu'on peut sacrifier un petit peu plus d'avenir que ce qu'on a fait dans les années précédentes en se disant euh, et croire réellement qu'on a une chance pour la Coupe Stanley? Ben... Je voyais que là, une réponse assez facile. Toutes les équipes ont une chance. Une fois que c'est rentré dans la série. Mais euh, je pense pas. En tout cas, moi et Bergerin, je ne me mettrais pas nécessairement all-in à cause que euh, on a un facteur qui brouille les cartes et il s'appelle Price. Je peux. Tu sais, comme l'année passée, on l'a vu, là. On a perdu price. Là. Ça n'a pas été long ouais. qu'on s'est fait sortir, tu sais. Euh, Je pense pour que tu es capable d'aller chercher quelque chose On s'entend à moi que. Faudrait que tu sois capable d'aller faire un, un trade, puis d'aller chercher comme deux joueurs qui peuvent déjà embarquer dans ton trade, dans, dans ton trade, dans ton équipe, puis de faire une, un changement contre un joueur, mettons, tu sais. Puis un choix de ronde, là, parce qu'en tout cas, peu importe là. Euh. Sinon, je ne vois pas le Canadien aspirer aux grands honneurs, mais tant mieux ça arrive. Là. Mais euh, je ne sais pas. Moi, moi je n'irai pas All-in encore. Peut-être plus l'année prochaine avec le ski cet été. Là, je ne sais pas euh, s'il si va nous sortir la lapin de son chapeau. Parce là, que mais... de toute façon, Benjamin l'a dit, puis Michel Therrien, le Canadien n'est pas un club d'élite. Que dès que tu fais ce constat-là, tu ne peux pas te dire ouais, tout d'un coup euh, oh, ben, écoute, on a des chances, euh, pourquoi pas. Mais non, c'est pas, pas responsable de faire ça. Là. Ça serait de brûler des étapes pour rien. Le but, c'est de ne pas être candidat à la Coupe une fois. C'est de l'être pendant plusieurs années. Ouais, genre Chicago. Chicago. Harley, euh, Boston. Boston, euh, c'est en train de se terminer là, de, de la fenêtre. Mais ils l'ont quand même gagné. Les Pingouins, éventuellement, euh, eux aussi vont, finir de la, euh, vont sortir de la fenêtre. Mais il y a des équipes qui s'en viennent. Le Wild, je pense, est sur le bord d'être dans la fenêtre. Même si, bon, La saison Les Warriors, être... les, les, ouais, les éventuellement, s'ils peuvent euh, repêcher des défenseurs, gang d'idiots. <rire> Rembarque-moi pas, c'est Warriors. Bon. Euh, non, c'est ça. Je pense pas que le Canadien est dans cette fenêtre-là encore. L'an prochain, peut-être. Euh, moi, j'ai hâte de voir Sherbach euh, dans la Ligue nationale. Je pense que dès l'an prochain, ils vont pouvoir euh, venir faire des flamèches. Puis ça va nous amener une équipe euh, pas mal plus dynamique en attaque parce que le Canadien a mis à marquer des buts, mais là les défenseurs, les jeunes défenseurs commencent à prendre leur place dans l'équipe. Et il y a une passation des pouvoirs là, qui s'effectue et ça va amener une formation qui va être euh, plus équilibrée avec des salaires plus bas aussi pour pouvoir aller chercher des joueurs euh, à gros salaires qui vont venir compléter la formation en location. Présentement, mettons, Gonchar est euh, blessé. T'échangerais-tu ça encore, Markov? Toi? Non, pas actuellement. Pas avec la blessure. C'est plate à dire, là. Ben c'est plate. C est, c est... Même si t'as une offre vraiment. Il ah, faudrait qu'elle soit vraiment Quoi Quoique le Canadien actuellement est assuré de faire des séries. Fait d'échanger, Markov, à la limite, ça nous nuira pas dans l'objectif d'atteindre des séries. Ça nuit juste dans l'objectif d'atteindre la Coupe cette année, ouais. mais on dit déjà qu'on l'atteindra pas. Fait que, ouais, peut-être. Si l'offre est bonne, oui. Oui, oui. Encore Royalers. Ben, si l'offre est bonne, là. Petrie, euh, puis euh, Eberly, contre Markov, juste ça. T'es ferme, Ok. Ouais. tu dis... Je sais que s'il le proposait. Le problème, c'est que les clubs de la Ligue nationale proposent même pas ce genre d'affaires-là. Tu sais, un guess... Euh... Tu sais, tu dis, je vais sortir un lapin de mon château, là. T'es es en train de jaser. Ça fait deux semaines que tu négocies pour Jeff Petrie, puis là, tu jases. Euh des gars de 4-5 trios, là, t'sais, t'sais des gars lointains, obscurs. Puis là, les DG, ça ça niaise. Ça, je te mettrais peut-être un choix de septième ronde. Ça niaise. Puis là, maintenant, là, du jour au lendemain, tu dis « Ouais, Markov est disponible. Je veux ça puis ça. Bang! » Tu viens de le okay? Peut-être, ça marcherait. mais En même temps, je ne sais pas comment ça, ça fonctionne nécessairement, là, mais quand tu proposes un joueur, là, ça doit venir un moment à l'oreille du joueur là, qui... Ah oh, ouais, j'ai été proposé pour un échange. T'sais, on a vu cet été avec Georges. Ça a fait de la merde. Euh, ouais, Quand le joueur a des clauses à son contrat, lui, permet, lui permettant de choisir un peu sa destinée. Markov, il n'y a pas ça. Attends un peu. Vite de même, je te garoche l'info. On va fouiller ça. Là. Mais tu si il y a une clause, ça fout la merde du tout. parce que y Non, il n'y a pas de clause. Ah, bon ça pourrait être une bonne affaire. Non, mais à vous, là, stratégie, là, t'endors le gars, là, pendant deux, trois semaines, tu jases, euh, Ouais, écoute, tu veux lui, là, tu es dans le fond, là. Puis là. Après ça, la, la date limite des transactions, tu dis, bang, Markov, je veux Eberley puis Petrie, qu'est-ce que tu dis? Mais il va peut-être dire oui. Stupéfaction, moi, pense ça, ça ça, je pense qu'il le ferait. Ça l'aiderait Montréal en tabarouette, ça. Je pense. Pour le long terme, oui. Comme je disais, là, euh, Eberle va arriver à son pic en même temps que tes jeunes attaquants puis euh, tes défenseurs. Pis tout le monde va arriver à son pic en même temps, tandis que Markov ne peut que ralentir. Oui. Puis euh, du côté de Holleux, tu accélères un petit peu le, le, les résultats. Parce que ce n'est pas tant de reconstruire le problème, c'est d'arriver à générer des résultats. Ben, actuellement, tu as juste des jeunes ensemble. Ça ne peut pas faire des résultats. Ils n'apprennent pas à gagner. Ils n'apprennent pas d'un mentor. Tu sais, Markov pourrait être ça. Un mentor pour cette équipe-là, ce n'est pas le gars qui jase le plus, mais quand même, c'est un gars qui, sur la glace, va donner des résultats, va montrer du leadership pour la formation. Puis pourrait gêner... Euh, D'avoir Markov dans l'équipe, c'est une coupe de points de plus au classement pour les Hollywoods Edmonton, je suis assuré. Et là, ben, tu te rapproches un petit peu des séries, puis tu es sur le bord, puis là, tu en ranges un petit peu de résultats, un petit peu de positif. Puis là, la roue embarque après ça, tu sais. Parce que ce n'est pas une mauvaise formation, elle est juste mal bâtie. Uh -huh. Il heureux, ça. Quand tu prends chacun des éléments séparément, tu te dis, tout a pas mal de la valeur. Comment ça que ça ne marche pas ensemble? Ben, le problème, c'est qu'on a construit à l'envers. On a construit de l'avant vers l'arrière au lieu de faire de l'arrière vers l'avant comme le Canadien a fait. Ce qui arrive, c'est que tes gar gardiens et tes défenseurs sont tout le temps plus longs à développer. Quand tes défenseurs arrivent à maturité, ils ont 25, 26, 27 peut-être. Tu sais, vraiment au top là, de leur capacité. Puis, ils vont le rester jusqu'à 35, 36 ans. Les attaquants, là, ils atteignent leur top à 24, puis à 30, ils, ont, ils, ils commencent à décliner. Fait que tes attaquants, il faut que tu repêches plus tard pour que ça arrive en même temps la maturité puis le top potentiel de tout le monde en même temps. Puis, on a fait ça complètement à l'inverse. Je voulais absolument parler des Horrors au moins une fois dans le show, on n'avait pas assez parlé. C'est fait! Yes! <rires> Achievement! <rires> Ensuite, autre question de euh, William. Il nous demande on entend euh, beaucoup euh, parler. Euh, tu sais, dans, dans le temps, là, le Canadien, là, Tu sais, j'ai mis ta corde, euh, William. Là, dans le temps, là, le Canadien, là, il y avait euh, plus de Québécois dans le club. Et il nous demande, est-ce que le facteur québécois doit encore être pris en compte de nos jours pour le Canadien? Doit-on aller chercher plus de joueurs du Québec? Ma réponse? Non, ben, on s'en calisse. Pour rire. Non, mais... Ah, si, mettons, on gagne une coupe, là, avec des Russes, des Américains, des Suédois, pis tout... Tu vas-tu être content pareil? Non, je vais bouder. Non, non, c'est pas vrai. Bien sûr, je vais être content. J'ai, j'ai, En tout cas, moi, moi je m'en fous, honnêtement. Là. Je... je veux juste des bons joueurs de hockey. Là. Quand parlent parle français et allemand, je m'en fous. Là. Mais en euh, tout cas, je sais qu'il y a des bons qui sont bien... En tout cas, je ne suis pas pour toi. Je n'ai pas entendu ta réponse. Mais euh... Pff, pour moi, c'est zéro important, pour vrai, là. Non, moi non plus, c'est pas important. Là. Pas, euh, euh, sincèrement, peu importe la nationalité, moi c'est le talent qui compte. Puis c'est pas vrai qu'à talent égal, euh, je mise sur un Québécois. Pas, euh, ça n'arrive pas du talent égal. Tu n'as pas deux joueurs pareils. Tu as toujours un, un joueur qui va cadrer un petit peu plus avec la philosophie de ton équipe ou les besoins de ton équipe à long terme. Il y a toujours un petit facteur qui va avantager un ou l'autre des gars. Et. Euh, Ce qui arrive aussi, c'est que mathématiquement, là, dans la Ligue nationale, aujourd'hui, il y a plus de joueurs de d'autres nationalités à travers le monde. La Ligue nationale, là, ça, les portes sont complètement ouvertes. C'est free for all, les nations. C'est le gros party de l'ONU. Puis tant mieux, c'est bien carré de même. Sauf que ce que ça fait, c'est que ça dilue le nombre de Québécois qu'il y a dans la Ligue nationale. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a en bas de 25, en bas de 30, assurément, des Québécois dans la Ligue nationale. C'est impossible que ton club soit composé que de Québécois, de cette façon-là. C'est comme... mathématiquement impossible. Là. Puis si le pourcentage de joueurs du Québec est, euh, mettons, 5 ben, si tu as plus que 5 de joueurs québécois dans ton équipe, tu es très, très chanceux là, parce que tu es plus que la moyenne de la Ligue au complet. Ah, C'est comme toutes les rumeurs qui envoient tout le temps des joueurs, ton Vermette. C'est pas pour rien qu'il y ait des rumeurs à Montréal. Là. Ben, ah. ça fait vendre first que comme je te disais c'est vendeur à Montréal, mets une transaction, tu génères des clics là. Ça c'est sûr, mais il parle il québécois. Plus un québécois, sais. Il parle québécois, oui. <rire> ouais. Sinon, euh, Vincent et Cavalli dans le temps c'était la même affaire, il fallait absolument aller le chercher parce que c'était un québécois, on sent fou, c'est n'importe quoi. En ce ce que ça fait, c'est que imagine t'es deux équipes, t'es en train de jaser pour une négociation, puis une équipe, d'un bord, c'est le Canadien et de l'autre côté, c'est n'importe quelle formation. Sauf que dans ses rangs, elle sait qu'elle a un petit Québécois francophone. Si le Canadien a de l'intérêt, c'est clair que le prix va monter. Là, parce qu'elle sait très bien la valeur d'un joueur québécois pour l'organisation du Canadien de Montréal. ouais Déjà en partant, t'es perdant dans la transaction. Là. Ah, c'est n'importe quoi. Mais bref, on s'en Alice. J'ai... Ouais. C'est le mot de la fin. <rire> C'était hors-jeu. C'est vrai. C'est pas mal le mot de la fin. Euh, Jerry, où est-ce qu'on te retrouve sur le web si on veut te chercher on veut jaser dans hockey avec toi? Euh, plus facilement, sur Facebook. Mon nom, c'est Jerry Godbout, donc euh, vous pouvez me chercher sur le, les internets. Je suis sur Facebook. Sinon, Twitter, euh, @Godbout25, mais euh, j'utilise euh, moins moindrement ça. fait, que Si vous me parlez et que je ne vous réponds pas, c'est normal. Sinon, en tant que tel, je suis aussi sur un autre podcast, Les Geeks sont parmi nous. Donc, si vous aimez tout ce qui est geek et euh, de trois caves qui se parlent, les Geeks sont parmi nous. <rire> c'est ça, Sinon... c'est <rire> J'apparais une fois de temps en temps aussi sur podcast Les Gums pour des chroniques mensuelles sur les fanfilms, qui est aussi euh, basé sur des trucs geeks. Mais euh, c'est pas mal ça. Plutôt toi, t'es où? Euh, sur la réalité augmentée, euh, la techno à un autre niveau avec, euh, avec moi-même, Ligue des Hommes et Daniel Caracella, On est euh, en train de vous jaser de techno, euh, de jeux vidéo et de cinéma. Euh, Festival Jason Time de ce temps-là sur le show. Fait euh, on s'amuse bien bien gros. On est là à chaque semaine avec euh, de nouveaux épisodes. Sinon, ben, euh, sur euh, Facebook, je vais Cherchez-moi, ajoutez-moi, parlez-moi, jasez-moi. Euh, tant que tirer moi à la fin ça, ça, ça, ça compte, ça fait un job euh, sinon euh, sur twitter at underscore b et euh, hors jeu le podcast, ben c'est possible de nous trouver sur facebook, chercher hors jeu c'est tout dans un seul mot tout ensemble, pas de tirer, pas de point, pas d'espace parce que nous autres la française on la manipule comme on veut et euh, sur twitter at hors jeu podcast tout simplement c'est aussi simple que ça Jerry, ce fut un plaisir encore une fois de faire ce show-là hors-jeu avec toi. On remet tout ça une prochaine fois? On fait ça, on commence ça éventuellement? C est, c est, on est encore juste au début de l'aventure. Yes, j'aime ça. Merci les auditeurs d'avoir été du rendez-vous. J'espère que vous avez apprécié la ride, parce qu'on va revenir éventuellement. Vous n'avez pas le choix de nous réécouter à ce moment-là. Partagez la bonne nouvelle. Dites-le qu'on est là, qu'on existe. Parce que plus on est de fous, plus on a besoin de psychiatres. Euh, on aime ça. Puis on se ramasse avec un plus gros club, puis plein de passes à la palette. Yeah! Merci, Jerry. Merci, Jubé. Merci, les auditeurs. À la prochaine. Bye-bye. Yes. Bye. Ciao, là. Voilà.